Bonjour à vous tous et merci de nous rejoindre sur Isang Anilo. Voici les grands titres de cette édition ce 13 avril 2022. Certaines femmes de la province Kayanza affirment n'être pas informées sur le fonctionnement de la Banque d'investissement et de développement des femmes. Et le directeur général adjoint de cette institution financière, qui compte déjà plus de 420 clients après un mois de fonctionnement, dispose de techniciens pouvant les aider à concevoir des projets bancables, vous l'entendrez. Un programme quinquennal 2022-2026 conjoint, MEMISA MSV, dénommé Santé pour tous et pour toutes, vient d'être approuvé. Il sera financé par le gouvernement belge. Et dans la chronique sur les messages de haine, un socio-anthropologue nous expliquera comment l'intimidation peut provoquer de la violence de masse. Voilà pour le sommaire. Oh bonjour. Deux personnes sont déjà mortes en l'espace d'un mois à cause des raccordements électriques souterrains au chef-lieu de la commune Rugombo dans la province Chibitoke. Le responsable de la régie de production et de distribution de l'eau et de l'électricité explique qu'il s'agit de la tricherie qui devient fatale aux contrevenants par rapport aux clauses passées entre eux et la régie des eaux. Georges Ichinige demande à la police et à l'administration de les aider à traquer ces malfaiteurs, surtout que des accidents pareils sont fréquents dans cette localité. Je venais de vous le dire dans les titres, certaines femmes et filles rurales de la province Kayanza disent qu'elles ne détiennent pas d'informations sur le fonctionnement de la Banque d'investissement et de développement des femmes récemment ouverte. Justine komeza conseillère du gouverneur Kayanza en charge des finances, invite ces femmes à adhérer massivement aux coopératives collinaires des femmes afin d'accéder à ces informations. Reportage Patrick saint -Guillaume. Ces femmes rurales de la province Kayanza qui disent qu'elles ne sont pas informées de l'existence et le fonctionnement de la Banque d'investissement et de développement des femmes, certaines d'entre elles exercent de petites activités génératrices de revenus à titre personnel au moment où d'autres sont regroupées au sein des associations d'épargne et de crédit sur les collines. Certaines femmes rurales contactées demandent l'accès aux informations relatives au fonctionnement de cette banque afin de se préparer à contracter des crédits pour se développer. Contrairement à celle-là, des femmes instruites et contactées à ce sujet affirment être au courant de l'ouverture des portes de la Banque d'investissement et développement des femmes, mais qu'elles aussi ne détiennent pas d'informations suffisantes sur son fonctionnement. Il est précise qu'ils sont en train de collecter des contributions pour relever le capital ensemble de leurs coopératives de développement. Au niveau du mouvement coopératif et associatif en province Kayanza, l'on indique que 80% des associations de femmes en cette province sont encore à un niveau de petites associations d'épargne et de crédit. Diane Nessenghiouva, représentante de son mouvement, fait savoir qu'en collaboration avec l'administration, les femmes rurales reçoivent des sensibilisations liées à relever ces associations jusqu'à un niveau des grandes des associations et coopératives de développement. Justine Nekomizadoussave, conseillère du Gouverneur en charge des finances en province Kayanza, invite toutes les femmes en cette province d'adhérer massivement dans des coopératives collinaires des femmes afin d'accéder aux informations relatives au fonctionnement de la Banque d'investissement et développement des femmes, ainsi que des enseignements liés à l'élaboration des projets de développement. Depuis Kayanza, Patrick va pour la radio Sanganilo. Merci Patrick. Cette banque pour l'investissement et le développement pour les femmes qui compte déjà plus de 420 clients après un mois de fonctionnement appelle toutes les femmes et filles à lui présenter le projet pour financement. Le directeur général adjoint de cette banque révèle qu'une équipe de techniciens en matière de conception de projets est disponible au sein de cette institution financière. Afin d'aider ces banques à bien affiner le projet pour les rendre bien bancables, Alexine Zabahizi ajoute que les crédits seront octroyés sans hypothèque. Écoutez plutôt Alexine Zabahizi au micro de notre correspondant permanent à Gitega, fidèle d'Antoine Salumana. Toutes les femmes regroupées en association et en coopérative ou même individuelles peuvent bénéficier d'un financement de la BIDF pourvu qu'elle présente des projets bancaires. Mais je dois dire que la spécialité de la BIDF, même pour les projets non affinés correctement, la banque est là pour appuyer les femmes par un service chargé de renforcement de capacité et encadrement, en fait que les projets présentés par les femmes puissent être éligibles au financement. Premièrement, il faut être client de la BDF. L'ouverture d'un compte est gratuite. Une fois ouvert le compte, on peut prétendre avoir un financement de la BIDF, pourvu qu'on ait un projet bancable. La personne, généralement les femmes, présente son projet à la banque, et la banque analyse si le projet est réellement bancable. La banque donne un financement à un taux de faveur pour le projet des femmes, même ici. Des projets qui ne sont pas bien affinés, la banque les aide à les affiner par le biais de son service chargé de, de l'encadrement et renforcement de nos capacités. La banque exige peu de garanties par rapport aux autres banques classiques. Et la troisième rapport est que la banque encadre renforce la capacité et des femmes qui ont besoin d'un financement. Et en vue de l'obtenir. BDF se trouve dans le capital politique mais elle prétend offrir d'autres agences dans les différentes provinces, pourquoi pas même dans les communes, en fonction de l'évolution de l'activité. C'était Alexine Hezawahizi, directeur général adjoint de la Banque pour l'investissement et le développement pour les femmes. La stratégie et les programmes de nouveaux investissements financiers dans la filière coton textile, l'habillement, va s'étendre sur 9 ans. Le montant total des investissements s'élève à plus de 200 milliards de francs burundais, comme le stipule la stratégie nationale de redynamisation de la filière coton textile, l'habillement du Burundi 2019-2022. Les détails avec Jean-Marie Mayonka. Cette stratégie nationale, sa mise en œuvre, sera financée par le budget de l'État, des investisseurs privés ainsi que les partenaires au développement. La plupart des interventions liées à la politique et au soutien des infrastructures seront financées par des mécanismes budgétaires nationaux et certaines des actions nécessiteront des ressources financières, des partenaires technico-financiers. Certains modèles pour financer la mise en œuvre des programmes sont le soutien du budget, du gouvernement pour soutenir la mise en œuvre des interventions stratégiques et la mise en place du cadre institutionnel. Il est proposé que le gouvernement alloue au moins 2% du budget national à la mise en œuvre de la stratégie coton-textile ABMA. Le gouvernement, en collaboration avec les acteurs de la filière, pourra faciliter la mise en place des banques burundaises et des lignes de crédit subventionnées pour appuyer la modernisation des usines de la filière coton-textile ABMA du Burundi. Toujours dans la stratégie de mobilisation des fonds, le gouvernement, en collaboration avec les acteurs de la... La filière pourra négocier avec les partenaires technico-financiers spécifiques dont la BAD, la Banque mondiale, l'Union européenne pour la mise en place des projets sectoriels destinés à appuyer la stratégie. Également, le gouvernement pourra intégrer la filière dans les autres stratégies régionales dont celle de la communauté africaine afin de pouvoir accéder au financement prévu dans ces politiques régionales. Quant à la recherche sur le coton ainsi que les méthodes culturales adoptées au Burundi pour le développement. Agricole et cotonnier les organisations internationales comme FAO, l'OFIDA, pourraient être sollicitées par le gouvernement pour le financement. Jean-Marie Mayonga en rectificatif cette stratégie nationale de redynamisation de la filière coton textile. L'habillement du Burundi va de 2019 à 2027 et non 2022. Comme je venais de le dire tantôt, il est 13h05 à Bujumbura et sur Isanganeiro. Vous pas vous ratez l'essentiel. Les gens qui ont déjà payé les frais de viabilisation sur le site Karurama, au chef-lieu de la province Chibitoke, demandent au service de l'Office burundais de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction au Bouha de leur donner les autorisations de bâtir leur logement. Ils indiquent qu'il y en a qui ont payé la totalité des frais de viabilisation depuis plus de 10 ans. Le chef d'antenne de cet office en provenance de Chibitok est et affirme que bientôt une solution sera trouvée. Alexine Dailangetchi. Plus de 100 personnes ont déjà payé les frais de viabilisation sur le site d'Okarurama, au chef de la première Chibitoki. Certains indiquent qu'ils ont déjà payé la totalité des frais de viabilisation il y a 10 ans, mais qu'ils n'ont pas encore eu les autorisations de bâtir. Ils précisent bien qu'ils avaient contracté des crédits de banque pour la construction de leurs maisons qui reste en attente des attestations d'obatir. Ces gens qui désirent recevoir les attestations bâtir sur ce site d'Okaroama, sur Plomba, la rivière aussi, ces attestations afin en fait qu'ils commencent la construction de leur logement. Le chef d'antenne de l'Oboya province de Tokyo. Et dès qu'il est au courant de cette situation, il tranquillise ces personnes, les aides, que bientôt son service va afficher ceux qui ont déjà payé la totalité des frais de viabilisation et ceux qui n'ont pas encore payé la totalité de ces frais, afin de régulariser et que les démarches pour l'octroi des attestations de d'obattir commencent. Notons que ce site compte plus de 1000 parcelles à construire des maisons modernes. Depuis tout Ok, avec Alexandre Radio Isanganiro. Merci Alexis. Un programme quinquennal 2022-2026 conjoint et MSV, dénommé Santé pour tous et pour toutes, vient d'être approuvé. Un nouvel accord de financement du gouvernement belge a été obtenu en faveur des provinces Mouranvia, Karoussi, Muyinga et Gitega, Des groupes vulnérables et des indigents bénéficieront d'une attention particulière, comme cela a été dit, au cours d'un atelier organisé par les ONG ce lundi au chef-lieu de la province Mouranvia. Patrice Atungimala. Le chef du cabinet du gouverneur qui a ouvert les travaux de cet atelier a remercié les deux ONG d'avoir encore une fois choisi la province Mourandia pour continuer les œuvres déjà commencées dans le cadre de l'amélioration de la santé des populations. Il a demandé aux participants de choisir des activités prioritaires en se basant sur des réalisations déjà effectuées toujours dans le cadre du programme national de développement de la santé et dans le cadre des ODD, objectif du développement durable d'ici 2030. Après échange, les participants à cet atelier ont alors proposé que ce nouveau projet se focalise sur renforcement des capacités et des compétences du personnel en continu, équiper les centres de santé et des hôpitaux, réhabiliter les centres de santé et des hôpitaux, surtout les hôpitaux communaux, appuyer les communautés pour qu'ils puissent participer à la promotion de leur santé, non seulement en termes de prévention des maladies, mais aussi en termes de fréquentation des structures de soins. Le coordinateur national de Mémisa a quant à lui signifié que la province de Mourandia a enregistré beaucoup de progrès en matière de santé des populations, et c'est pour cela d'ailleurs qu'elle a été choisie pour que ce projet puisse continuer. Il a ajouté que l'ONG Mémisa a réhabilité plusieurs centres de santé et leur a accordé du matériel médical au cours des dix dernières années qu'elle vient de passer dans la province. Les ONG MEMISA et MSV se sont donc engagés à orienter leurs activités dans le cadre des besoins des communautés et du personnel des structures de soins de la province. Patrice Atungimana, Radio Isanganiro, Amourandia. Merci Patrice. Et la pénurie de carburant burundi et la hausse des prix de certaines denrées alimentaires, dont le blé, voilà, sont, les parmi, sont parmi les conséquences de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. C'est ce que nous dit Jean Prosper Nioboke, expert en économie. Il estime que la mise en place d'une politique de planification des prix de certains produits est nécessaire pour éviter des spéculations. Ce professeur d'université ajoute aussi que le gouvernement burundais devrait penser plutôt au stock stratégique du carburant. On L'impact, il est là. Euh, il est là plutôt. Euh, je vous dirais que je peux commencer par ce qu'on voit. On voit qu'il y a la pénurie, les, les carburant Donc, au niveau des stations, les gens sont là. Il y en a même qui laissent des voitures au niveau des stations toute une semaine. Ça, c'est déjà un fait qui est parlant, qui témoigne combien cette crise déjà impacte les communes burgundaises. Je vous dirais que, oui, je sais qu'on n'a pas encore euh, peut-être touché sur le prix par leur litre. Mais je ne pense que si la situation continue à être Ce qu'elle est. Je pense que les prix pourraient être revus à la hausse pour essayer un peu de permettre à ce que le produit puisse être disponible à tout usager, à tout utilisateur. Autrement dit, cet impact, si on commence par ce produit stratégique et le carburant, ça nous impacte parce que c'est un produit qui est intermédiaire par rapport aux autres produits communs. Si c'est pour la production l'énergie, on a besoin du carburant. Si c'est pour le transport des produits alimentaires, on a besoin de ce carburant. Si pour les gens qui vont se déplacer, la mobilité, c'est pour se rendre au travail, pour me permettre à ce que ces produits puissent se déplacer d'un marché à l'autre, pourquoi pas aussi des, des différentes importations qui provenaient de l'extérieur, de la sous-région, c'est toujours le carburant qui intervient. Alors, s'il y a pénurie de ce produit, ça dit que conséquemment, il y a risque d'en avoir accès à, à ces autres produits. Pour s'en sortir, chaque fois, il y a des, des actions qui doivent être mises en place, donc il y a des actions, je dirais, qui vont nous permettre quand même à mieux réussir donc il faut des actions de résilience, D'emblée, il faut privilégier d'abord la communication. Il faut voir quels sont les secteurs qui sont les plus touchés et quels sont les produits les plus concernés par rapport à cet impact. Parce qu'il y a des produits qui sont directement concernés. On a déjà vu au carburant. Et le gouvernement devrait, si des moyens le permettent, devrait constituer quand même un stock stratégique de carburant. C'est ce stock qui permettrait d'éviter qu'il y ait hausse exponentielle de, je dirais, de, une de ce carburant. Pourquoi Ça veut dire qu'à un moment, ce stock permet quand même de combler une Nous inviter un peu de catastrophe. Jean-Prosper Niyo, okay. économiste. Deux brèves nouvelles à l'international avant la chronique sur le message de haine. Nous nous parlons de l'intimidation. Le dernier bilan des victimes des inondations survenues en Afrique du Sud ces derniers jours s'élève à plus de 60 morts causés par plusieurs jours de fortes pluies sur la côte de la province du KwaZulu-Natal dans l'est du pays. Ces inondations ont endommagé plus de 2000 maisons et près de 4000 logements informels des quartiers déshérités de la banlieue de Durban. Le président Cyril Ramaphosa, qui a regretté un bilan tragique, se rendra sur place ce mercredi. Et les glissements de terrain et les inondations provoquées par la tempête tropicale Megui ont fait au moins 58 morts aux Philippines, selon le dernier bilan officiel publié ce mercredi. La plupart des décès sont, se sont produits autour de la ville de Bebei, dans la province centrale de Leyte, où plusieurs villages ont été ensevelis sous des coulées d'eau. Parle, rassure-moi. L'intimidation est définie comme tout comportement, parole, acte ou geste, y compris la cyberintimidation exprimée directement ou indirectement, ayant pour but de léser, blesser, opprimer. Le socio-anthropologue Vital Nzambemana affirme que le désespoir ou la frustration pouvant aller jusqu'aux violences de masse sont des conséquences liées à l'intimidation. Sensibiliser dès le bas âge dans les écoles sur la communication non violente, c'est l'un des moyens de lutter contre ce comportement. Ornella la L'intimidation est une action menaçante faite dans le but d'inspirer la crainte et la peur. Le socio-anthropologue Vitar Nzambimana fait savoir que les discours d'intimidation sont caractérisés par un rapport de force entre un agresseur et une victime en utilisant des mots blessants ou divisionnistes. Les caractéristiques sont si nombreuses. Il y a par exemple des discours divisionnistes. Il y a des discours discriminatoires, des discours sans neutralité axiologique, des discours vexatoires, des discours déshumanisants, bref, des discours à la, euh, dans le sens du négativisme social. Les conséquences sont multiples. Il y a par exemple le rejet et la riposte. Il y a euh, le manque de liberté, il y a le désespoir, il y a la souffrance psychologique, il y a les violences, tant symboliques que physiques. Il y a également euh, la déchéance morale, voire spirituelle. Ce socio-anthropologue propose des renforcements de moyens de lutter contre l'incitation à la haine, comme introduire dans le système éducatif une séance de la communication non violente. Comme alors on le fait dans les cours d'éducation à la citoyenneté ou le l'europatriotisme, je proposerais qu'on puisse introduire dans le système éducatif un module d'enseignement de la communication non violente dans toutes les écoles, tant publiques que privées. Organiser des clubs, des théâtres irrelatifs, faire des formations sein des entreprises, dans les milieux de santé, dans les administrations publiques, dans les prisons. Il faut faire également des sensibilisations via tous les moyens de communication, à savoir la radio, la télévision, et ainsi de suite, suivre la communication non-violente. Et quant aux victimes de ces discours sont interpellées à faire preuve de retenue ou saisir les autorités judiciaires en cas de nécessité. Pour lutter contre ce sujet d'intimidation, il faut que les gens à qui on adresse les discours prennent sans valeur les discours émis envers eux pour se donner eux-mêmes de la paix, pour garantir l'harmonie sociale. C'est par là alors qu'on aboutira à la compassion, à l'empathie, à la relation bienveillante, au respect mutuel pour adhérer à la paix juste Et non à juste la paix. Vita Nzambimana rappelle que la communication est un outil régulateur de relations interpersonnelles et possède une double facette d'unir ou de détruire. Merci Ornella Moucho. Il est 13h16 à Boujamboura et sur Isangani Rossella, fonds de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à Francine Ndiokugayo pour la réalisation de ce journal qui a été mis en ondes par euh, Innocent Bibonimana, entouré d'une équipe de stagiaires. Au micro, Jean Bosco, Hundouimana. Passez un très bon après-midi.